Exercice 2. Lisez les questions. Écoutez le document deux fois, puis répondez. Le cabinet du Dr Bernier est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Pour une urgence le week-end, appelez le 15. Pour une consultation, laissez votre message avec vos coordonnées. Et vos disponibilités. Nous vous rappelons pour vous proposer un rendez-vous. Merci et bonne journée. Vous avez un message. Appel du 05 68 46 13 78. Reçu le 30 avril à 7h. Bonjour, c'est Monsieur Lebon. Je vous appelle pour ma femme. Elle a très mal à la tête et au ventre. Elle est très fatiguée aussi. Vous pouvez venir à la maison pour une visite. Notre numéro 05 68 46 13 78. J'attends votre appel. Merci, docteur.